Charles put enfin exprimer ses sentiments. « Oui, Eugénie, j'aurais l'âme bien petite si je n'acceptais pas. Cependant, rien pour rien, confiance pour confiance. Que -vous « Que voulez-vous » dit-elle effrayée. « Écoutez, ma chère cousine, j'ai là, et il s'interrompit pour montrer sur la commode une caisse carrée enveloppée d'un surtout de cuir. Là, voyez-vous, une chose qui m'est aussi précieuse que la vie. » Cette boîte est un présent de ma mère. Depuis ce matin, je pensais que, si elle pouvait sortir de sa tombe, elle vendrait elle-même l'or que sa tendresse lui a fait prodiguer dans ce nécessaire. Mais, accomplie par moi, cette action me paraîtrait un sacrilège. Eugénie serra convulsivement à la main de son cousin en entendant ces derniers mots. Non, reprit-il après une légère pause, pendant laquelle tous deux ils se jetèrent un regard humide. Non, je ne veux. Ni le détruire, ni le risquer dans mes voyages. Cher Eugénie, vous en serez dépositaire. Jamais Ami n'aura confié quelque chose de plus sacré à son ami. Soyez-en juge. Il alla prendre la boîte, la sortie du fourreau, l'ouvrit, et montra tristement à sa cousine émerveillée un nécessaire où le travail donnait alors un prix bien supérieur à celui de son poids. Ce que vous admirez n'est rien, dit-il en poussant un ressort, qui fait partir un double fond. Voilà ce qui, pour moi, vaut la terre entière. Il tira deux portraits, deux chefs-d'œuvre de Madame de Mirbel, richement entourée de perles. Oh, la belle personne N'est-ce pas cette dame à qui vous écris Non, dit-il en souriant. Cette femme est ma mère. Et voici mon père, qui sont votre tante et votre oncle. Eugénie, je devrais vous supplier à genoux de me garder ce trésor. Si je périssais en perdant votre petite fortune, cet or vous dédommagerait, et à vous seul, je puis laisser les deux portraits, vous êtes digne de les conserver. Mais détruisez-les, afin qu'après vous, ils n'aillent pas en d'autres mains. » Eugénie se taisait. « Eh bien, oui, n'est-ce pas » ajouta-t-il avec grâce. En entendant les mots qu'elle venait de dire à son cousin, elle lui jeta son premier regard de femme aimante, un de ces regards où il y a presque autant de coquetterie que de profondeur, Il lui prit la main et la baisa. Ange de pureté, entre nous, n'est-ce pas L'argent ne sera jamais rien. Le sentiment qui en fait quelque chose sera tout désormais. Vous ressemblez à votre mère avait Avez-elle la voix aussi douce que la vôtre ?»« Oh bien plus douce !»« Oui, pour vous, » dit-elle en abaissant ses paupières. « Allons, Charles, couchez-vous, je le veux, vous êtes fatigué. »« À demain. » Elle dégagea doucement sa main d'entre celles de son cousin qui la reconduisit en l'éclairant. Quand ils furent tous deux sur le seuil de la porte, ah, « Pourquoi suis-je ruiné » dit-il. — Bah, mon père est riche, je le crois, répondit-elle. — Pauvre enfant, reprit Charles, en avançant un pied dans la chambre et s'appuyant le dos au mur. Il n'aurait pas laissé mourir le mien, il ne vous laisserait pas dans ce dénuement, enfin, il vivrait autrement. — Mais il a froid fond. et que vaut froid fond. je ne sais pas, mais il a noyé quelques mauvaises fermes. « Il a des vignes et des prés. »« Des misères, » dit Charles d'un air dédaigneux. « Si votre père avait seulement vingt-quatre mille livres de rente, habiteriez-vous cette chambre froide et nue » ajouta-t-il en avançant le pied gauche. « Là seront donc mes trésors, » dit-il, en montrant le vieux bahut pour voiler sa pensée. « Allez dormir, » dit-elle en l'empêchant d'entrer dans une chambre en désordre. Charles se retira, Et ils se dirent bonsoir par un mutuel sourire.